Activité Sept Quelle heure est-il? Un, il est midi et demi. Deux, il est huit heures et quart. Trois, il est sept heures vingt. Quatre, il est onze heures moins dix. Il est deux heures moins le quart. Six. Il est minuit dix. Sept. Il est cinq heures moins vingt-cinq. Huit. Il est onze heures moins vingt.